« Eh bien, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce malheur ?»« Mon frère ne m'a pas consulté. D'ailleurs, il doit quatre millions. »« Qu'est-ce que c'est donc qu'un million, mon père » demanda-t-elle avec la naïveté d'un enfant qui croit pouvoir trouver promptement ce qu'il désire. « Deux millions, » dit Grandet. « Mais c'est deux millions de pièces de vingt sous, et il faut cinq pièces de vingt sous pour faire cinq francs. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria Eugénie. « Comment mon oncle avait-il eu à lui quatre millions Y a-t-il quelque autre personne en France qui puisse avoir autant de millions ?» Le père Grandet se caressait le menton, souriait, et sa loupe semblait se dilater. « Mais que va devenir mon cousin Charles ?»« Il va partir pour les grandes Indes, où selon le vœu de son père il tâchera de faire fortune. » Mais a-t-il de l'argent pour aller là Je lui paierai son voyage, jusque euh, oui, jusqu'à Nantes. Eugénie sauta d'un bond au cou de son père. <rire> Mon père, vous êtes bon, vous. Elle l'embrassait de manière à rendre presque honteux Grandet, que sa conscience harcelait un peu. Faut-il beaucoup de temps pour ramasser un million? lui demanda-t-elle. Dame, dit le tonnelier. « Tu sais ce que c'est qu'un Napoléon Eh bien, il en faut cinquante mille pour faire un million. »« Maman, nous dirons des neuvaines pour lui ?»« J'y pensais, répondit la mère. »« C'est cela, toujours dépenser de l'argent, s'écria le père. »« Ah ça Croyez-vous donc qu'il y ait des mille et des cent ici ?» En ce moment, une plainte sourde, plus lugubre que toutes les autres, retentit dans les greniers et glaça de terreur et sa mère. « Non, non Va voir là-haut s'il ne se tue pas !» dit Grandet. « Ah, ça » reprit-il en se tournant vers sa femme et sa fille, que son mot avait rendu pâle. « Pas de bêtises, vous deux Je vous laisse. Je vais tourner autour de nos Hollandais qui s'en vont aujourd'hui, puis j'irai voir Cruchot et causer avec lui de tout ça. » Il partit. Quand Grandet eut tiré la porte, Eugénie et sa mère respirèrent à leur aise. Avant cette matinée, jamais la fille n'avait senti de contrainte en présence de son père. Mais depuis quelques heures, elle changeait à tout moment et de sentiments et d'idées. « Maman, combien de louis a-t-on d'une pièce de vin ?»« Ton père vend les siennes entre cent et cent cinquante francs, quelquefois deux cents, à ce que j'ai entendu dire. »« Quand il récolte quatorze cents pièces de vin, ma foi, mon enfant, je ne sais pas ce que cela fait et ton père ne me dit jamais ses affaires. »« Mais alors, papa doit être riche ?» « Peut-être. Mais M. Cruchot m'a dit qu'il avait acheté froid fond il y a deux ans. Ça l'aura gêné. » Eugénie ne comprenant plus rien à la fortune de son père, en resta là de ses calculs. « Il ne m'attend seulement point, vu le mignon, » dit Nanon en revenant. « Il est étendu comme un veau sur son lit et pleure comme une madeleine que c'est une vraie bénédiction. Quel chagrin, donc, ce pauvre gentil jeune homme !»